I remember. À On préfère augmenter les délits.、Hey. Au quartier, tout le monde nous obéit. Chef, bandit, truand de la galère. Gay, voir ma face devient ton malheur. Imbécile, trop loin. Ma gueule, toujours dans l'avion. Tu cherches qu'on re revient tout à l'heure. Putain, c'est mort. Putain, mort. Putain, mort. Là, cher, la dot est trop chère, je vais la taxer. Façon, cousin, ou j'en fous qu'on a. Ici les zinzins. Vacher les voisins. Ici les zinzins. Braque les magasins. Bazar, charrante à cause même en basin. La cité m'a dit de le faire. Promis, jure et je vais tout raser. Chacun sait déjà qu'on contrôle la zone, j'ai des chars au e n p i r e Nouvelle époque, vendredi, c'est bien mieux que la drogue. Je lui passer son fessier, lui casser les reins. Lui plier les torseaux, lui attacher les mains. Pendant qu'on z o n n a i t qu'on volait, arracher tout en s'éloignant, c o b i e r a c h a t l e t les h a l l e s Que des bâtards, nous, c'est la violence. Faire des amis, ça n'a pas d'importance. Viens, on parle en Europe, boy, fais-moi confiance. Investir des sous ne suit pas la tendance. Petit à petit, on mène la cadence. Tous les mogos vont é m i t e r ma danse. Tout le monde a dit que j'allais pas faire longtemps. Quatre ans plus tard, je suis encore dans les temps.